La vraie souveraineté, c'est d'avoir un président honnête et pas marionnette. On est fatigué des indépendances, tcha tcha. On est fatigué de danser vos tchat. -tcha -tcha. La combine commence par une confusion. Nous escroquerons était votre intention transfert de compétences ou indépendance vous profitiez de notre ignorance tandis que nous dansions votre cha-cha-cha vous contrôliez notre CFA O liena On ne left foot again On my left de again The danse va On my C'est accaparé de notre CFA, pillé tous nos etc. 50 ans de zégezade, zégezade politique, 50 ans d'esclavage, esclavage, esclavage d'économie. Les décisions de la BCAO sont prises à Francfort et non à Bam. De la BAC Sont prises à Francfort Et non au combo Ça c'est pas rigolo Pas du tout rigolo On est fatigué set and depend See